On the rocks, même à l'envers On the rocks, on peut la faire Rock, pop, folk, radio show Depuis 1992 12, 12, 12, 12 www.onzebrocks.net Ouais Quelqu'un ja, met tout à fond, qu'est-ce que vous faites chier okay. Qu'est-ce Qu que je que ça va ah. Tout à fond, le rock c'est tout à fond On the road, Rock and roll. Oh, she's the best, she's the best, les gars. Woo! Vous avez raison d'avoir la pêche. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. C'est Manu dans The Rocks, comme tous les lundis soirs ou presque. Ce soir dans Rox sur le 96.2 de Radio Arc-Ciel sur Onzorox.net en rediffusion sur Blois ou sur Onzorox.net quand vous voulez, eh bien il y aura une bien belle émission puisque une interview croisée de deux monstres sacrés, de deux sacrés monstres que j'ai croisés le 17 mai dernier dans les coulisses de l'Astrolab avec une petite interview à deux voix, enfin à trois voix si on compte mes questions, qui moi m'a fait bien plaisir. Oh en attendant cette cette interview croisée il va y avoir euh, ce soir un petit coup de cœur euh, assez bucolique alors il est bucolique et l'album dans son entièreté n'est pas bucolique du tout c'est le deuxième album solo alors je ne sais pas pourquoi on dit premier album solo parce qu'elle en avait déjà fait un, mais le premier album le deuxième album solo de Beth Gibbons qui est la chanteuse de Portishead évidemment qui avait eu un très beau succès dans les années 90 en popularisant et en en, en mettant au firmament le trip hop Eh bien Beth Gibbons c'est sa voix inimitable et sa sa modestie c'est pas c'est pas Madonna c'est un peu l'extrême inverse euh, sa modestie mais pourtant sa voix incroyable et sa sensibilité incroyable reviennent avec un nouvel album qui s'appelle Lives Outgrown euh, voilà elle, est, elle se fait très très rare Bette Gibbons donc on accueille cet album avec un grand plaisir elle est en concert ce soir même à la salle Playel euh, et d'ailleurs il y aura Mathieu Malon dont on reparlera en long en large et en travers dans cette émission qui est je crois à ce concert ce soir et eh bien Bette Gibbons donc a sorti cet album très bel album Le premier single était absolument fabuleux. Alors voilà, l'album dans son intégralité, quand on l'écoute, on va pas se mentir, c'est pas la fête du slip, mais en tout cas, c'est un bel album. Et il y a un morceau final qui est plus bucolique, qui est plus apaisé, et qui, moi, est un de mes favoris de l'album. Il s'appelle « Whispering Love ». Ça va être le coup de cœur ce soir dans The Rocks. Donc voici Beth Gibbons avec ce morceau tiré de son dernier album. C'est ce qu'on appelle un très très beau cadeau Et ce cadeau m'a été offert encore un Décidément par Rivka et oui ceux qui étaient à l'écoute et celles qui étaient à l'écoute il y a 15 jours dans The Rocks, c'était la deuxième édition de Quidge, cette, cette petite variante dans The Rocks où trois personnalités du monde musical viennent décortiquer quatre albums et parmi les membres éminents des chroniqueurs et chroniqueuses de ce soir là il y avait Rivka qui avait choisi ce titre de Elvis Costello One Bell Ringing et elle en a pour l'occasion enregistré une version puis une deuxième qu'elle m'envoyait en disant non celle-là elle, elle est mieux elle est mieux donc c'est la mieux la mieux que je vous ai diffusée mais la première elle était déjà pas dégueu Rivka donc avec One Bell Ringing merci beaucoup Rebecca pour ça et puis juste avant c'était Beth Gibbons avec Whispering Love avec ses petits oiseaux qui faisaient la liaison entre Beth Gibbons et Rivka. Ce soir dans The Rock je vous l'ai promis c'est une émission un peu spéciale c'est une émission euh, d'interview croisée le 17 mai dernier il y a quelques jours donc Mathieu Malon venait présenter son nouvel album qui sortait le jour même qui s'appelle Bancal on le décortiquera la semaine prochaine avec lui décidément ça devient Mathieu Malon Radio ici mais c'est pas pour me déplaire vu le dernier album euh, et donc euh, il le présentait sur scène et il n'était pas tout seul parce qu'il y avait aussi Laetitia Cherif avec lui alors ils jouaient pas ensemble, c'était l'un après l'autre Laetitia a clôturé la soirée en solo de fort belle manière, un peu tard à mon goût, c'est vrai que c'était aurait été un petit peu décalé dans le temps mais c'est mon argent ça c'est normal euh, et donc c'était vraiment un très très beau concert un très beau moment et je me suis dit c'est l'occasion voilà Mathieu Mallon était déjà venu dans les studios pour Quij et puis bien avant pour la sortie d'un de ses précédents albums sous son nom Mathieu Malon et Laetitia Chérif c'est une fidèle de l'émission, il n'est pas moins de, de trois interviews, la première c'était à, à l'époque de son fantastique premier album qui s'appelait Codification et puis depuis je n'ai cessé de la recroiser, de faire des interviews au long cours, je vous conseille euh, d'aller sur onzorox.net dans l'onglet émission spéciale, il y a une très très belle interview de Laetitia Chérif il y en a deux en ligne pour l'instant euh, mais la première des deux est vraiment magnifique euh, et donc c'était l'occasion de choper ces deux là, de les asseoir sur un canapé, de tendre mon micro juste avant le concert et de les faire converser de viser ensemble sur leur musique euh, la vision qu'ils ont de la musique de l'un et de l'autre, de l'une et de l'autre, et puis de leur vision de, de la musique et de la vie peut-être en général et bien c'est ça qu'on va se diffuser ce soir cette petite interview croisée, Laetitia Chérif Mathieu Malon. tous les deux ont joué le jeu et je les remercie vraiment, ça a été un très bon moment et j'espère que ça vous plaira <rire> Jingle! <rire> vous êtes dans l'émission On the Rocks avec Mathieu Malon et Laetitia Sheriff. Salut, vous êtes sur le 96.2 On the Rocks avec Manu euh, sur Radio Arc-en-Ciel. C'était Mathieu Malon et Laetitia Sheriff. Et même Laetitia Sheriff et Mathieu Malon. Tu pourras le couper au montage. Ce que vous venez d'entendre figure sur le dernier album de Mathieu Malon qui est sorti il y a quelques jours. Et c'est un très très bon album. Peut-être que c'est son meilleur. Euh, L'album s'appelle Bancal. C'est son sixième. Et le morceau, c'est c'est bien parce que c'est toi qui, pour moi, est un des meilleurs morceaux de cet album. Euh, et c'était, en tout cas, pour moi, le meilleur, peut-être le meilleur morceau sur scène ce soir-là, le 17 mai, date à laquelle j'ai enregistré cette interview croisée entre Mathieu Malon et Laetitia Cherif, s'étaient déjà rencontrés sur un morceau, mais on en parle juste maintenant dans l'interview. Alors, vous allez entendre des petits... Des, petites, des, des petits comme ça, des petits sons un petit peu, vous voyez, euh, qui crachent poète un petit peu, c'est parce que euh, bah, à chaque fois que je leur passais la parole, eh bien euh, ils se passaient le micro l'un l'autre et donc au moment où ils se passaient le micro, bah ça touchait un petit peu la prise, tout ça, voilà, c'était un petit peu à l'arrache, mais en tout cas c'est une bien belle interview que celle qu'on va se diffuser tout de suite maintenant. Ça commence interview croisée Laetitia Cherif, Mathieu Maland. Mesdames, Messieurs, oubliez le festival de Cannes, les vraies stars sont ici, sur le canapé. Pour une petite interview croisée, là je pouvais pas louper l'occasion, euh, avec deux de mes chouchous. On va commencer euh, bah, par toi, quatrième fois à, donc à au Micro dans The Rocks. Bonsoir, je te laisse te présenter. Bonsoir, euh, je m'appelle Laetitia Chérif et c'est toujours un plaisir de te voir. Et encore plus là avec Mathieu. Alors Mathieu, on a le prénom, maintenant on va voir le nom. Ah. Salut, moi c'est Mathieu Malon, Manu. Alors, ils sont là, ils sont face à moi et j'ai décidé de faire une petite interview croisée. Alors, première question, un peu stupide, mais les, les auditeurs ont le droit de savoir. Est-ce que vous vous connaissez Il y a plusieurs définitions de, de, de ça, de se connaître. Oui. Ah oui, et puis on, est pas, on a mis les pieds dans le plat euh, direct. Euh, je suis allée euh, chez Mathieu pour, euh, pour participer à un, à un de ses albums. Euh, je ne sais plus il y, y a combien de temps euh, 2006. 2006. Waouh Mathieu m'a euh, gentiment demandé d'écrire de, de, un texte et de chanter sur son disque. Et du coup, bah, je suis allée faire ça chez lui, sans aucune appréhension, peur, crainte. Voilà. à l'instant c'était dans The Rox euh, Laetitia Cherif et Mathieu Malon en musique avant de les retrouver en blabla en paroles et en belles paroles c'était Laudanum en 1900 en 1900 ou là en 2006 avec euh, ce morceau donc euh, estampillé Mathieu Malon Laudanum mais avec euh, le texte et la voix et la mélodie de Laetitia Cherif sur ce morceau To Live and Return Eh bien on va les retrouver tous les deux dans les loges de l'Astrolabe c'était le 17 mai dernier et voilà c'est ce qu'on appelle une interview croisée Et c'était une bien belle interview croisée. On va se diffuser ça maintenant, tout de suite, dans The Rox Le temps que je monte mon petit potard avec mon petit doigt boudiné. Pourquoi as-tu appelé Laetitia à ce moment-là <rire> Il devait bien y avoir une raison. Bah oui, on était en 2004. Je crois que Codification qui venait de sortir. Euh, on l'écoutait. Puis moi, j'animais une émission de radio sur euh, Radio Campus euh, Paris. Euh, euh, une émission de, de, bah, qui passait plein de... de tout ce qu'on pouvait écouter, on était plusieurs hein, animateurs. Et puis, euh, un jour, je, Johan, un des animateurs, m'a dit, moi, je vais venir Laetitia Cherif. Et euh, on s'est retrouvés dans le même studio. C'est la première fois qu'on s'est vus. Et il euh, y avait Gaël, il y avait Olivier Mélano, donc le trio est venu. Et après l'émission, on a fini dans un bar, en bas de Radio, de Radio Campus. Et la soirée a duré assez longtemps, dans le bar. <rire> Et on a discuté. Et puis, voilà. Là, moi, j'étais en plein en préparation de cet album de l'audanome. Et puis, en fait, je me je me suis lancé, j'ai dit à Alicia, tu voudrais pas venir chanter sur mon disque? Tu vois le fan qui parle. Enfin, okay. enfin moi codification, ça, comme tous les disques qu'on suivit, c'est un truc, c'était un truc important cette année-là dans la musique euh, française. Et donc voilà, c'était naturel. Et après, bah, elle t'a raconté la suite. Ce qui était génial dans l'anecdote de, de, du jour où elle est venue faire cette voix, c'est deux choses. D'abord, elle est arrivée. et C'est vrai, elle avait préparé ce texte, mais elle savait pas encore comment placer la voix, trop la voix. Et moi, j'ai pu voir, j'ai pu. En plus de, que j'enregistrais, j'ai pu assister à la façon dont elle travaille quoi et c'est euh, ça qui m'a vachement intéressé euh, ouais. j'ai pu voir le, le magazine, la capacité et puis la capacité aussi d'adaptation oui. de... c'était génial et le, le de la deuxième anecdote c'est que c'était mon anniversaire ce jour-là et qu'après on a bu le champagne donc je me rappelle de ce moment génial où on a trinqué après voilà We're getting warm. me any album magnifique que j'ai découvert, Laetitia Cherif, qui était passée déjà à l'Astrolab pour défendre cet album en 2004, et c'est peut-être par celui-là également, à en croire, Mathieu Malon, qu'il l'a découverte et qu'il a eu l'idée de collaborer avec elle. Et ben, si vous ne connaissez pas Laetitia Cherif, je vous envie, il y a tout un univers à découvrir avec cette voix et cette sensibilité absolument sincère qui, moi, me bouleverse depuis le premier album. On retrouve Mathieu Malon qui fêtait la sortie de son sixième album bancal euh, avec une très belle pochette d'Hervé Bouris qu'on va euh, décortiquer la semaine prochaine dans The Rocks avec David Feknam également dans les studios et puis Laetitia Sheriff, les deux qui répondent à mes questions, c'est maintenant Et quel est le premier, le premier contact musical que vous avez eu l'un de l'autre sans vous rencontrer, mais la première fois, est-ce que vous avez le souvenir de la première fois où vous avez écouté un morceau de l'autre euh, Pour Mathieu, en fait, j'avais eu un, un, de tes, un de tes disques euh, qu'on a écouté avec, euh, avec Gaël Desbois euh, et Olivier et, euh, et après moi, ma Ma découverte vraiment euh, du travail de Mathieu, ça a été justement sur ce disque. J'ai trouvé ça vraiment. Euh... C'est euh, Your Place and Time Will Be Mine, le deuxième album de Le Donne. Et, euh, et de voir aussi comment Mathieu euh, travaillait, parce qu'il y avait d'autres invités aussi sur, euh, sur l'album, et c'est comment il a réussi à, à, à composer, à. Du coup, moi, si je peux rebondir sur l'expérience de l'enregistrement, euh, je sais qu'il y a quelque chose qui est super important euh, pour moi euh, quand, euh, quand je, je travaille sur de l'arrangement, la, c'est d'avoir un guide. Et, de, et puis, on, on s'est fait confiance euh, très vite. Et puis, c'est vrai qu'on a été super efficace. Et j'ai aimé, euh, ai aimé ton enthousiasme. Et, et, et voilà, je me suis posé la question euh, de, de ce que ça allait euh, donner, en fait, oui, quoi. Oui, oui. Et j'ai été vachement émue. De, de faire partie de, de, de ce disque vraiment et, euh, et, et du coup bah, on s'est croisés beaucoup aussi euh, t'es venu au concert et je crois qu'on a un terreau commun euh, Mathieu et moi c'est qu'on est des mélomanes euh, même si on fait de la musique et tout ça on, on écoute la musique des autres euh, tout le temps ah oui. toi t'écris en plus comme toi oui mais t'écris aussi sur le travail des autres oui J'aime bien. J'aime bien le faire. Un peu. Alors, vous avez des points communs dans, vo dans votre approche de cet art. Il y en a un, je crois que c'est le fait de, de dévoiler un peu son intimité, mais de façon différente, je crois. On en avait beaucoup parlé dans la précédente interview. Alors, Laetitia, c'est plutôt... Euh... Par la poésie et par une poésie assez directe on va dire, de dire les choses et Mathieu j'ai l'impression qu'il y a toujours un habillage un peu où tu joues avec les mots où tu joues avec les expressions, c'est d'autant plus vrai sur le dernier album j'ai l'impression est-ce euh, que, quelles limites mettez-vous chacun d'entre vous à ce, à ce dévoilement est-ce est qu'il est qu n'y a pas de limite, ou est-ce que vous fixez vous-même des limites, on va voir si vos limites sont les mêmes euh, moi je je, je, je, je teste je teste, je c'est moi, c'est moi le cobaye. Et, et à partir du moment où le, la, le sentiment, l'état, l'humeur euh, a jailli, je vois ce qui se passe. J'ai la chance de travailler aussi avec d'autres musiciens. Je vois ce qui se passe aussi avec nous, nous euh, le Power Trio. Euh, et, et là, je, je peux vraiment faire le tri. Et la limite, euh, j'ai l'impression qu'entre le début de enfin mes premiers disques il euh, y avait vraiment des choses très très personnelles et en fait j'arrive vers quelque chose d'un peu plus universel par la force des choses parce que j'ai envie de, mettre cette, ces, de déposer ces petits cailloux quoi dans, dans, alors pas dans la chaussure mais euh, devant la porte voilà et après euh, qui veut prendre euh, prend quoi voilà ça, ça c'est On évoquait le côté intime des compositions de Laetitia Sheriff. Ce morceau Failo a été écrit spécialement pour la disparition d'un de ses amis proches. On l'avait déjà diffusé dans The Rocks. Il colle toujours autant de frissons. Il y a eu avant un morceau Codification également de Laetitia Sheriff. Et ben bientôt vous allez entendre un morceau de Mathieu Malon puisque c'est le principe ce soir. Interview croisée de Mathieu Malon et Laetitia Sheriff, enregistrée le 17 mai dernier dans les loges de l'AstroLab. Euh, moi c'est plutôt instinctif à la base. Tu vois c'est un peu même. Euh j'arrive pas trop à dire comment autre que cet animal un peu, en fait je réfléchis pas c'est assez vrai sur les premiers disques, en français par exemple plus que chez le Danum, où j'avais pas de filtre trop, ouais voilà puis il y avait un espèce d'effet thérapeutique peut-être peut aussi, tu vois, des amours c'est en tout cas cet album là, c'est clairement ça, c'est l'album de... où la séparation était vraiment très difficile avec la mère de mes enfants et donc voilà, il y avait besoin d'avoir une espèce d'exutoire quoi, et... Depuis cet album, j'ai l'impression que cet album il m'a permis hein, vraiment de cracher ma valda, mais justement aussi peut-être de d'évoluer, c'est-à-dire de me dire voilà maintenant j'ai été au bout de ce truc-là, c'est fait et je vais m'exprimer, je vais toujours raconter ma vie et euh, mes sentiments, etc. Mais peut-être le faire de façon un peu plus imagée. ou Tu parlais des expressions tout à l'heure, cet album bancal et, et... voilà, c'est plus ça, c'est plus il enfin, y, a, y a clairement une, une nouvelle façon d'exprimer de, les choses. Le morceau tiré du dernier album de Mathieu Malon, c'était Les Orties, morceau qui accroche immédiatement l'oreille. On retrouve Mathieu Malon et Laetitia Sheriff. Euh, c'était le 17 mai dernier dans cette interview croisée où ils vont deviser ensemble et parler un peu de ce qu'ils sont, elle et lui juste parler des, moi, des thèmes que j'aborde et qui sont très intimes, mais ça fait partie aussi du terreau commun. C'est euh, le départ de, de gens qu'on aime. Euh, voilà, C'est des sujets quand même importants. Tu, tu parles de, de séparation euh, et, et je pense que c'est important justement, à un moment, de parler de, de ces séparations. Je l'aime au pluriel, les séparations, euh, ça reste de l'amour aussi, hein, euh, globalement. Et je sais que ça, moi, ça me permet, euh, quand euh, j'écris sur le départ de Le départ, les morts d'amis de, de, ou, de, ou de gens qui ne qui, qui sont plus là, qui crèvent, qui, qui, meurent, qui meurent sous les bombes, et, etc. Je leur rends hommage, ça y est, c'est pour l'éternité. Et quand je disais qui veut prendre, voilà, on a, on a, c'est universel. Il y a une humanité qui doit s'exprimer. Et l'humanité, c'est quoi aussi C'est ce, ce putain de lot d'émotions de, qui, qui peuvent nous nous habiter quoi on... peut-être que déposer le caillou est peut-être presque plus important de savoir qui va le prendre voilà. ouais. mmh. oui. je le saurais pas bah, je... on le sait quand, euh, quand on a la chance de pouvoir le... Le... jouer les... les morceaux sur scène euh, et puis de voir comment ça réagit en face mmh. ou pas parce que des fois t'as la tête dans, dans le guidon aussi quoi mais c'est après c'est pour ça que c'est important aussi de rencontrer les gens euh, euh, avant à ou vie. après euh, à l'issue des concerts euh. Bah, date dacht er wel even over message extrêmement émouvant de Laetitia Sheriff adressé à son père sur ce morceau The Date qui figurait sur son premier album Codification en 2004 euh, Laetitia Sheriff n'a pas sorti d'album depuis un moment mais Mathieu Malon ça y est, c'est fait, c'était le 17 mai dernier vous pouvez le retrouver dans toutes les bonnes crèmeries il s'appelle Bancal et c'est un peu de ça qu'on cause ce soir aussi avec Laetitia Sheriff et Mathieu Malon Alors vous avez des points communs là-dessus vous avez aussi des points communs musicaux, ça c'est évident on voit que vous venez un peu du même endroit Mais par contre, vous devez avoir des grosses différences. Alors, qu'est-ce que l'autre n'a pas qui n'est pas vous et que vous enviez une voiture à part une, à part une voiture qui fonctionne, parce que j'ai compris. Mais... La mienne marche très ouais, bien. Ouais, c'est ça. C'est euh... déjà répondu, du coup. Euh, euh, bah, déjà, Mathieu, t'as le permis. Euh, je crois que la culture, euh, culture musicale de, de Mathieu est, est extrêmement dense. Et, euh, et les choix, alors les choix de son cœur, et etc., euh, me semble son son vers l'Angleterre, enfin vers euh, vers l'Angleterre, l'Amérique, mais plutôt l'Angleterre, quoi. Et et moi j'ai des des notions. Euh, enfin c'est pas un concours non plus de savoir qui c'est quoi le plus, etc. Mais je sais que Mathieu il a il a ce truc là et qu'il arrive à on, on, on l'a abordé tout à l'heure, il arrive à chroniquer à se à se défaire de, de, de sa propre expérience de musicien pour parler d'autres musiciens. Et ça, je trouve que c'est quand même assez balèze. Moi, je le fais, euh, je le fais volontiers euh, autour d'un verre, un repas ou avec, euh, avec mon, mon mari euh, ou avec des copains. quoi Mais je n'ai pas encore passé ce cap-là et je trouve que c'est important, cette place-là. De, de, de... Je ne trouve pas le mot. Pas sûr de passeurs, exactement. Alors, qu'est-ce qu'à Laetitia que tu n'as pas Et que tu n'auras jamais, Mathieu tu, En plus, la question, là, déjà, la question est déjà compliquée, mais là, tu viens de la compliquer un petit peu plus. J'ai vais avoir du mal à répondre à cette question, mais là, j'écoutais la balance de, de Laetitia tout à l'heure. Et euh, je l'ai pourtant, je, je t'ai déjà vu seul euh, avec ta guitare. Euh, mais voilà, je me disais. Ça, j'étais pas encore prêt à aller à cette étape là. L'iPad et enfin être tout seul, on m'a toujours dit c'est hyper courageux d'être tout seul sur scène avec ton iPad, tu te mets à nu, tout ça. Mais non, l'iPad, ça permettait quand même pas mal de choses où c'est pas une vraie mise à nu. Et là, je pense que donc ce soir je vais jouer un morceau tout seul en démarrage de concert. Mais un morceau, je suis pas je suis pas prêt à ça. Je trouve que c'est c'est la vraie mise à nu, c'est ce que Laetitia fait, c'est c'est être seule face au public avec ça avec ses chansons. Donc ça c'est une vraie force. Et puis bah, je sais qu'en plus c'est pas je, me... je suis pas en train de lui cirer les pompes. Elle le fait très très bien quoi. Donc euh, j'ai hâte à nouveau de voir ça ce soir ce soir c'est euh, deux salles, deux ambiances puisque là tu es toute seule, Laetitia, sur scène et toi Mathieu, toi tu, tu viens de monter le, le super groupe euh, pour euh, faire la breeze party de ton album bancal euh, comment tu te sens juste avant Donc, c'est la première fois que tu vas présenter ces morceaux en public et c'est la première fois que ce groupe joue sur scène ensemble, c'est ça ça va ben, ça, fait, ça, ça fait beaucoup hein. Ça fait. <rire> Non, franchement ça fait beaucoup euh, justement tu parlais tout à l'heure de la réaction du public et là d'habitude J'y vais sans trop d'appréhension, je suis pas un traqueur, j'y vais sans, sans trop d'appréhension. Et toujours aussi être protégé par cette espèce de machine qui est devant moi. Là, ça va. elle est là aussi, parce qu'elle elle laisse faire sur deux, trois titres, mais c'est pas la question. Là, c'est vraiment autre chose. Et puis, c'est présenter un disque que personne ou presque n'a entendu. Voilà, non, mais dans la salle, oui. je veux dire. Et donc, ça, je l'ai rarement fait. Donc euh, du coup, euh, même les, mes amis proches, je veux dire. il sort aujourd'hui, euh, je ne l'ai pas trop fait écouter. Et donc du coup, voilà, il y a cette... Le présenter avec des gens que je connais... Tu vois, Tori et donc Diane qui m'accompagnent, je les connais depuis quelques temps, mais je ne les connais pas bien. On apprend à se connaître, on se découvre et comme amis et musicalement. Ça fait beaucoup de choses dans la, dans la même journée. Des émotions. Je vais être à plat ce soir, c'est sûr. Va bien dormir. Le titre donne le nom à l'album de Mathieu Malon qui vient de sortir, qui s'appelle Bancal. Je vous rappelle que la semaine prochaine, Mathieu Malon sera dans les studios, ici même avec David Feknam, qui euh, enregistre une guitare sur l'album et qui euh, est derrière la batterie, à la guitare et au cœur sur la tournée. Enfin, la tournée sur les concerts. Je sais pas s'il y a une grosse tournée qui se profile. On en parlera la semaine prochaine. Ils vont apporter également des petits morceaux à eux. On va retrouver Laetitia Chérif et Mathieu Malon en, infle... en interview croisée. Dans The Rock ce soir, ça a été enregistré le 17 mai dernier à l'Astrolabe, et ce sont deux personnes sous influence, bien sûr, mais sous bonnes influences. Un autre point commun aussi, c'est qu'évidemment la musique structure votre vie depuis bien longtemps maintenant, c'est l'axe central de vos vies. Est-ce que l'un et l'autre, vous vous souvenez, vous, avez, vous pouvez me dire quel est le moment précis, un moment peut-être, ou un instant où vous vous êtes dit le basculement en disant oui la musique ça sera ma vie alors peut-être qu'avant il y en avait de la musique et que vous la pratiquiez mais peut-être un moment où ça est paru comme une évidence ou est-ce que ça arrivait euh, progressivement euh, Moi j'ai l'impression que j ai, j ai aussi loin qu'ils m'en souviennent euh, j'ai jamais un souvenir de, de, depuis que je suis petit sans la musique En fait, j'ai commencé le piano à 6 ans Et ça a toujours fait partie, quelle que soit la musique, qui a commencé par être classique, plus les disques que j'écoutais avec mes parents. J'ai l'impression que la musique, elle a été, même si mes parents ne sont pas musiciens, n'ont rien de musicien, ne m'ont jamais, à part le piano, vraiment poussé. Même à un moment, à l'adolescence, c'était plutôt l'inverse. Mon père euh, freinait des cas de fer pour que je fasse de la musique. Si tu veux faire du rock, tu t'achètes toi-même ta guitare, tu t'émerdes. Euh, donc... Euh... Je, je je vois pas de je vois pas de tournant je vois pas de moment j'ai l'impression que ça s'est fait naturellement et et oui par contre j'ai eu j'ai l'impression que même encore à, à l'âge que j'ai maintenant ça continue à, à prendre beaucoup de place bah bon évidemment il y a plein d'autres choses qui se sont passées des, qui prennent aussi beaucoup de place, que tu disais, accentral. Bon, il faut y réfléchir, la famille, les enfants, c'est peut-être plus. Peut... Ah, voilà, s'il fallait mettre des, des, des quotas, je dirais, qu'est-ce qui est le plus important, alors, au final J'aurais vraiment du mal, je ne serais pas possible de répondre. Euh, c'est peut-être aussi important, alors Mais si mes filles entendaient ça, elles, elles hurleraient. <rire> euh, bon, voilà, ce que je peux répondre. Ben, en fait, euh, comme, comme Mathieu, j'ai l'impression que ça a toujours été là. Il y a des déclenchements hein, qui sont plus euh, de premier lieu, peut-être euh, quand je commence à faire du solfège, la batterie fanfare de Lambersard, donc à côté de Lille. Euh, mes voisins d'en face sont toute une famille, sont tous musiciens. Et j'ai voulu, <rire> mais en fait le, la personne qui était à la batterie, ça faisait déjà 20 ans qu'elle y était, donc, euh, donc euh, j'ai renoncé, j'ai vite compris, j'ai fait du solfège, dû, ça a duré peut-être... Euh, une année et demie, j'ai dû abandonner tout ça quand j'ai su que je ne serais jamais derrière une batterie dans, ce, dans cette fanfare. Mais euh, j'aimais bien le côté euh, grou euh, rassemblement, groupe et jouer pour des gens. Bon, J'ai abandonné et puis voilà. Il euh, y a eu des cadeaux. Euh, un, euh, je me souviens d'un super euh, synthétiseur euh, Casio que j'avais eu euh, Et le mari de ma mère était vraiment un sombre connard qui, euh, qui vendait tout ce qu'il qu y avait dans la maison pour, pour boire, pour boire ses, ses coups donc euh, je me retrouvais avec un, un, un truc et puis je ne l'avais plus le lendemain quoi, voilà. et moi je, je crois ce qui m'a éduqué et qui m'a donné envie je crois que c'est la radio j'ai euh, réussi à subtiliser une petite radio à pile et je l'écoutais la nuit et, et je, ça me faisait partir, j'étais... Ça a soigné quand même pas mal de, de moments de questionnement, de solitude. Et, et, et je me suis dit, ça, ça me fait du bien. Mais j'étais loin de croire que j'allais que j'allais en faire mon métier. Hein. Et je crois que je suis sortie d'une grande timidité à un moment de ma vie. Euh, je, je crois que Yeats, le poète... Euh, je vais encore chanter des chansons, euh, enfin des textes de Yeats ce soir. quoi. Parce que c'est, je disais hier, je jouais, et je disais c'était mes chansons doudou. C'est des choses qui, qui m'ont fait... Et, et je crois que, oui, ça a déclenché quelque chose. Le côté ordonné de la poésie, ma copine Claire euh, en, en seconde qui me laisse sa guitare sèche, euh, euh, mais pendant longtemps. Je lui ai rendu, c'était la, la terminale parce que je m'étais mise à la basse entre temps. Il y a des rencontres qui font que, effectivement ça... Là on est plus on n'est plus du tout dans la magie de, de, de la destinée, c'est c'est la vie quoi. C'est comme ça, tu fais des rencontres et, et elles sont déterminantes quoi. Yeah. <laughs> you Mission de ce soir, puisque normalement c'est du Laetitia Chérif et du Mathieu Malon, mais Laetitia Chérif a joué du Yeats, a dévoré du Yeats, le poète. Et donc euh, c'était un, un texte de Yeats, mais tiré d'un album euh, des Waterboys où ils ont repris l'intégralité de l'album. C'est des reprises de mots, des mots et des, des, des vers de Yeats. C'était an Irish ham forces is death. J'ai, oublié un bout du truc, là. An Irish. on la vache. Herman forces his death. Euh, c'était les Waterboys, en tout cas, dans On The Rox. J'aurais peut-être pas dû me lancer dans le titre. Euh, on continue cette interview croisée entre Laetitia Sheriff et Mathieu Malon. C'est dans On The Rox. C'est spécialement pour vous. C'est en exclus ce soir et vous pourrez retrouver l'intégralité de cette interview, comme d'habitude, dans l'émission, sur le site, pardon, ontherox.net, dans l'onglet émission spéciale où vous retrouvez maintes et maintes inter Interview enregistré au travers de ces 31 années dans The Rox. Donc il y a des bien belles choses à découvrir. On y retourne. Mathieu sort son album aujourd'hui. Euh, Laetitia, toi, le tien, il a, il a quelques mois maintenant, quelques années. Vous n'en êtes pas au même, au même moment du processus de création d'un album, mais quand même. Dans le processus de création, quel est le moment le plus euphorisant pour chacun d'entre vous Et quel est le moment le plus... Le plus ingrat, le plus où vous ouais. dites, où vous vous vous vous dites mais pour qui à quoi bon et est-ce est que c'est le même moment on va voir il y a plusieurs qui sont différentes étapes différents stages de de, de, de, de, de mais c'est vrai que dans la compo quand il y a des accidents par exemple moi j'adore je pense qu'on est d'accord sur ça et L'accident de la boucle ou l'accident du truc où tu te dis... Mais oui, voilà, tout d'un coup le morceau où tu n'étais pas trop sûr, il prend une autre dimension et puis tu vas au bout en 20 minutes tout d'un coup parce que tout s'est accéléré. Là, euh... Ça y est, est non, mais c'est incroyable, ça c'est génial. Je crois que plein de musiciens ressentent ce truc-là ou plein de gens qui créent en fait, dans la création, quelle que soit la création, tu dois euh, aller, tu dois connaître ça. Euh, et puis là, il y a l'euphorie là euh, après le concert, euh, les copains après, après avoir euh, fait un moment comme ça, une, une, une première un jour, le jour d'une sortie de nuit, je pense qu'il y aura de l'euphorie et puis. Euh, Bah, je sais pas, tu vois, moi là sur le le lot il n'y a pas eu beaucoup de, de presse, et tout ça, j'y attache pas trop d'importance, même si ça fait toujours plaisir. Mais par exemple, tu vois, c'est c'est tout con, mais euh, l'article de Zaroque l'année dernière, il m'a fait beaucoup de bien, il m'a fait il m'a fait beaucoup. Je me suis dit bon, c'est encore possible. Il n'y a pas il y a, il y a encore euh, ce, il y a encore ça, même si ça sert à rien, ça fait zéro vente derrière, mais. Moi, ça me, ça me fait du bien, je me dis. Ce truc-là, il va m'aider à faire le disque suivant, Enfin, à y contribuer. Tu me fais du bien, Mathieu. Non, mais je, je sens, Mathieu, totalement libéré de plein de choses qui prennent énormément de place euh, lors de conversations euh, de personnes qui font de la musique ou autre chose, quoi, où on noircit euh, très, très vite euh, le tableau. Et, euh, et moi, la musique, ça a toujours été euh, quelque chose que j'ai protégé c'est-à-dire hors de question que je me foute la rate au courbouillon pour, parce que ça reste du plaisir et ça reste de la musique bon effectivement c'est mon métier etc donc il y a quand même des choses qui doivent comment dire euh, euh, fonctionner mais il y a toujours une solution en fait il y a toujours quelque chose et moi ma satisfaction dans la, dans la composition et tout ça c'est, je encore parlé de, de, de, de, de petits cailloux etc C'est euh, avant ça c'est de se dire Euh, moi, je collecte tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et quand toutes ces petites choses, là, qui sont un peu partout, là, euh, euh, sur des cassettes, euh, dans ta tête, euh, sur des feuilles de papier, sont rassemblées, et que tu as réussi... Euh, ben, moi, je sais que j'aime bien le studio aussi. J'adore le studio. Je, je trouve que c'est un endroit où, où, effectivement, tu vois, tu parlais de... Est-ce qu'il y a des moments où tu te prends quand même des petites tornioles parce que tu n'arrives pas à passer Eh ben, oui, j'appelle ça des. Ben, ouais, tu te prends des, des coups. Ton humilité peut prendre des coups quand tu essaies de, de passer une guitare euh, parce qu'on t'a dit ce serait bien que tu joues de la guitare sur ce morceau-là, quoi, et pas de la basse parce que tu as joué de la guitare quand tu l'as composé, donc tu la joues et tout ça, c'est pas moi qui vais la composer. Et où tu te prends quand même des tornioles. Enfin, euh, je sais que moi, le j'ai joué avec Olivier Mélano pendant des années et il y a eu un moment sur un album il n'était plus là et moi je composais en entendant les grattes d'Olivier dans ma tête euh, j'avais voilà, des, des, des guitares assez, euh, assez simples et voilà j'apprends euh, qu'il ne qu sera pas sur ce disque et du coup je, je, je suis un peu euh, euh, j'ai quelqu'un de très bienveillant à côté de moi qui enregistre c'est Thomas, euh, Thomas et qui me dit mais tu vas aller faire Et du coup, voilà, c'est des moments où c'est dur, et en même temps, tu vas vers la simplicité, tu y arrives. Tu arrives à aller d'un point A à un point B, et je trouve que symboliquement, par rapport à nos vies, il y a quelque chose de, de très fort. Quoi. Je peux y arriver. Je peux me libérer de toutes les craintes, je, et, je, et, et ça, c'est vraiment satisfaisant. Quoi. Et c'est pareil, quand tu dis après les concerts, euh, oui, il y a un truc de... Il y a une, une libération. Libérez. It's raining in your mind today If you can't stop your pain And survey the landscape le plus solaire le plus euphorisant et un de mes morceaux favoris de Laetitia Chérif. cette lumière et ses accords majeurs lui vont très très bien c'était tiré de son dernier album mandat Deal With This qui pour moi est le sommet de cet album ça donne envie voilà, de, de courir dans les champs l'été et euh, elle ne nous a pas habitué à ça Laetitia puisque d'habitude c'est plutôt en accord mineur et c'est un peu ce qui s'est passé le 17 mai et c'était magnifique toute seule à la guitare euh, sur la petite scène de l'Astrolabe c'était dans le bar dans le club et bien euh, elle nous a livré une prestation euh, euh, assez envoûtante. Euh, voilà, si vous avez l'occasion de croiser sa route en concert euh, solo, n'hésitez pas, allez-y. Et on la retrouve en interview avec Mathieu Malon dans les loges de l'astrolabe C'était le 17 mai dernier pour cette interview croisée. Laetitia, Mathieu, Chérif, Malon Mais quel est, pour chacun d'entre vous, votre morceau médecine, c'est-à-dire le morceau d'un autre artiste, que lorsque vraiment, là, ça devient un peu complexe et qu'on a envie de de se faire une bouffée d'air pur, qu'est-ce que vous vous mettez entre les deux oreilles S'il faut en répondre un, moi, c'est Talk Talk ou Spirit of Eden. Voilà. Ça, ça va à la fois tout de suite mieux et, et puis on ne peut pas aller au bout de... Bon, il faut aller au bout de ce disque, on ne peut plus l'arrêter une fois qu'il est lancé. Et puis, euh, et puis aussi, ça, à la fin, il y a une espèce de sorte de spleen, mais qui est un spleen heureux. Enfin, je ne sais pas vraiment comment l'expliquer. Voilà. Et voilà. Donc Talk Talk, Spirit of Eden... Qui m'accompagnera toute ma vie depuis le lycée Moi, euh, ouais, ça m'arrive des fois. Moi, <rire> j'écoute Cannes. Et il y a. Euh, comment c'est déjà euh, Mother Earth euh, C'est un morceau qui dure 12 minutes, un truc comme ça. Et j'enchaîne je, ça avec les Zeppelin, tous, tous les Led Zeppes. Et puis après, pour le côté un peu plus... Euh, un peu plus... Quand je vais... Quand je suis molle, que j'ai du mal à, à remonter la pente et tout ça, je vais écouter Jeff Buckley ou euh, Leonard Cohen, quoi. Je me... Et je vais aussi vers, euh, oui, le folk, mais vraiment très fort, quoi. Il y a Bridget St. John, que j'adore, en fait. Où tu mets ça le matin. Euh, même Nick Drake. Bon, c'est... C'est des choses qui font du bien, qui font du mal, et tu... C'est exactement le truc, c'est une espèce de musique triste, mais, mais ouais, voilà, et t'en sors avec un spleen heureux. Je vais pas trouver mieux que cette expression. C'est pas, elle est pas géniale, mais voilà, c'est ça. Et Nick Drake, ça me fait exactement cette même impression. Et puis moi, dans les trucs un peu pour se donner la pêche, je crois que voilà, je mets le premier album des Undertones et ça va tout de suite mieux. Allez. Allez. On est So good. I wanna hold her, wanna hold her tight. Get teenage kicks right through. Si Mathieu Malon, on se croirait chez John Peel, c'était à l'instant la voix évidemment de Fergal Sharkey et les Undertones tirés de leur premier album et ce tube, euh, hein, un prince submersible, c'était Teenage Kicks. C'était le choix de Mathieu Malon. J'ai failli envoyer un Led Zepp, j'ai failli envoyer un, un, un, Nick, un Nick Drake, mais bon voilà. J'ai choisi ce Teenage Kick pour nous booster un peu en cette fin d'émission Rock il si nous la reste un gros quart d'heure, donc je ne parle pas trop, pour retrouver Mathieu Malon, Laetitia Sheriff, Laetitia Sheriff, Mathieu Malon. C'est une interview croisée enregistrée pour the Rock. C'était le 17 mai dernier à l'Astrolabe Orléans, France, planète Terre. Bon alors ça va être le moment fainéant pour moi, j'adore cette interview croisée. Euh, je vais vous demander de réfléchir à une question que vous allez poser l'un à l'autre. Donc Mathieu va poser une question à Laetitia Chérif et Laetitia Chérif à Mathieu Malon. Il n'y a pas de joker. Hein. Ah ça y est toi j'allais la poser tout à l'heure dans les, dans les questions et puis j'ai dit je, je la poserai dans les loges plus tard mais euh, ben, on va entendre des, des nouvelles choses ce soir et tu travailles un nouveau disque alors ces euh, concerts solo il n'y euh, a pas d'actualité tout ça. j'expérimente beaucoup de choses et Clément, j'ai la chance de l'avoir qui, qui fait mon son mais qui joue aussi euh, sur Stylness il joue des cuivres il joue tous les cuivres euh, que j'ai composés euh, mais génial. On essaie de produire des trucs quoi. De, de faire un peu de production euh, que j'assimile un petit peu le, le, les associations de pédales, etc. de, de raconter une histoire à chaque, euh, chaque date et euh, j'arrive pas, j'ai un nouveau morceau et j'arrive pas à le jouer, j'arrive pas à plonger euh, peut-être que j'y arriverai ce soir je ne sais pas peut-être ce dont ça parle, euh, ouais je crois ça s'appelle euh, God Left Et c'est quelqu'un qui s'adresse à une chimère pour lui demander, pour lui, lui compter, une, enfin lui dire une prière pour euh, essayer d'éviter de, de crever de l'intérieur moisi par la haine des autres. Euh, et, et, et je m'adresse encore à, enfin, je dis je, hein, mais. Euh, l'adresse à un moment euh, enfin à la fin tout, ça parle toujours d'amour quoi et, et, on, et je demande à cette chimère de me donner la force de toujours combattre pour aimer quoi et rien en vous en parlant ça me, ça me bouleverse parce que je pense à plein, plein d'images en tête il euh, y a ce qu'il faut quoi, comme merde là en ce moment et euh, voilà j'arrive pas j'arrive pas à la chanter quoi Mais euh, voilà, puis du vieux, du vieux morceau, euh, tout ça. Euh, et je fais un peu ma tempête Et il y aura un prochain album, euh, je pense, vers 2025 26 je, je suis lente. Je suis lente. Puis là, je suis avec un autre groupe, quoi. Je suis avec Trunks, donc, euh, du coup, je... Ça peut être 2030, si tu veux, tu vois. Ouais, C'était ouais. juste de savoir dans, dans quoi tu étais en, ouais. en ce moment. Et c est, c est, voilà, s'il y avait des envies. Il, ouais. peut, il peut y avoir pas d'envie aussi, hein, c'est ouais, pas... J'ai plein d'envie. Et d'ailleurs, toi. Parce que tu es, euh, tu es là, euh, t'as ton côté. Euh, tu expérimentes justement le, le, le laisser uh, tout seul, le. le Monter un groupe, je disais à Mathieu tout à l'heure, mais t'as choisi le bon moment, dis donc là, parce qu'il y a quand même des sursis, il y a quand même du sursis dans le milieu de la musique, le de la culture en général et tout. Et je trouve ça assez chouette. Et, euh, et du coup, ma question, c'est ça, c'est euh, qu'est-ce que, euh, comment tu, j'arrive pas à croire parce que tu me disais, il euh, y aura peut-être une date ou deux et tout ça, quoi. Est-ce que secrètement, toi, tu n'aurais pas envie que ce soit un petit peu plus que ça Oui, clairement. Mais après, le, voilà, le, le, le cahier des charges avec les filles et puis David, on a tous des vies à côté. C'est compliqué. Elles, En ce moment, elles ont une actu qui va, à mon avis, elles sont sélectionnées franco là pour les trois prochaines années avec leur projet. Elles tournent pas mal. Mais elles, à mon avis, enfin, on, on, ça va être difficile de s'organiser. On a eu du mal à caler ce truc. Et il y avait l'envie... Mais il n'y avait pas les dispo. <rire> C'est aussi pour ça que là, on joue ce soir avec trois, trois, trois jours de répète, quoi. Euh... Est-ce que, est que tu serais prêt à, bah là, ton disque sort et tout ça, quoi. Mais le prochain, en fait, de te retrouver, euh, en studio avec, euh, avec un band. Et voilà, l'idée est déjà en train de germer. L'idée est en train de germer. Et là, elle, elle a même évolué tout à l'heure pendant les balances. J'étais sur scène et là, je me disais, euh, il faut que j'écrive, mais qu'on les joue après ensemble et qu'on les arrange ensemble, tu vois. <rire> voilà, Ensemble, ou peut-être qu'il y aura des mouvements. Mais en tout cas, je crois que... En fait, vraiment, tout ce qui m'a... Dé le déclencheur, c'est « Of the C'est depuis 2019, de, cette envie de comme les gens vont à la salle de fitness le mardi faire, des, je te déjà décrit comme ça, mais faire du sport moi je voulais retourner tous les mardis à 18h dans une cave jouer avec des gens parce que j'en avais ras le cul de, de, de, de l'iPad et de chez moi ça a été super ça a été une période mais là je crois que j'ai plus envie de ça enfin, ça, ça reviendra peut-être mais là en ce moment ce que je veux c'est jouer avec des gens et donc voilà cette formule ou une autre euh, ça voilà sûrement sûrement après je suis de toute façon, moi, c'est pas ma vie professionnelle, donc c'est autre, encore autre chose. Je suis pas amené à tourner et à faire 50, enfin même 20 ou 30 dates comme ça. Mais en faire un petit peu plus, et puis euh, sous cette formule-là, il y a la deuxième date, là, avec Sunburns Out. Euh, on a l'occasion d'en parler quand on se verra chez toi bientôt. Mais, euh, mais voilà, donc oui, bien sûr, c'est pas un one-shot. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, hein, Léticien On est d'accord De l'organique l'instant, c'était Mathieu Mallet avec la nuit, in... euh, Mathieu Mallet, qu'est-ce que je raconte Mathieu Malon avec la nuit ne nous suffit pas. Mathieu sera donc dans ses studios la semaine prochaine, 19h20h30, euh, pour décortiquer son album. On retrouve Mathieu et Laetitia Shérif, étant, bon, dernière, Il est temps de prendre sa retraite maintenant. Laetitia Sheriff et Mathieu Mallon dans la dernière partie de cette interview. Merci à Marion de L'Astro, merci beaucoup à Mathieu. Merci à Laetitia et Mathieu qui a, qui a un peu euh, joué les entremetteurs pour euh, les horaires et tout ça, l'accord. Donc c'était super. Euh, C'est la dernière partie de l'interview, je vous retrouve juste après. mon dernière toute petite question, et vous deux ensemble Alors sur scène ce soir, ça va peut-être être un peu compliqué. Tu vas venir mettre le bazar chez lui ou pas non, euh, je, je serai en train de faire des pompes et tout ça parce que ouais. je joue à 23h30 en train de boire du, du ginger beer. Euh, mais ouais, ouais, faut qu'on refasse ça avec Mathieu et qu'on essaie de, de se faire un, un morceau chacun et chacun y participe. et euh, Voilà, juste pour le, pour le plaisir. quoi. On fait un, on fait un split single ouais. ouais. Écoute, invitation lancée. Toujours prêt, moi. Merci beaucoup à tous les deux. Bon concert à tous les deux. Merci, un, un de plus pour toi, Mathieu, parce que là, ce soir, c'est un peu particulier quand même. Donc, euh, voilà, pour l'album qui sort. À bientôt. Et puis, les, les centres-villes les... centres qui, qui, qui, ouvrent, qui ouvrent la soirée. Le de la Poney Club. Pour Ormère, c'est quand même quelque chose. Quoi. Poney Club, ça a été un groupe. Euh important, hein, qui a amené le post-rock enfin il y avait à l'époque il y avait personne d'autre il n'y avait pas encore euh, justement à The Moscovic c'est pas du tout la même façon d'aborder le post-rock en plus, donc là revoir Jérôme et Cécile sur scène, bon il manquera d'hommes euh, euh, mais euh, je crois qu'il sera dans la salle, <rire> donc il y aura quand même tout poney club ce soir ça va être une bonne soirée, merci beaucoup à tous les deux Donc Laetitia Sheriff avec We Are You, en attendant Rémi et l'arrêt d'arc du sport. Eh bien, je vous lance un petit morceau de David Fecknam qui sera dans les studios la semaine prochaine euh, avec Mathieu Malon Et on décortiquera en long et en long trajet, en long et en travers, cet album bancal qui vient de sortir. L'album de Mathieu, euh, je vous dis à la semaine prochaine. Une petite bise à, à Duduche et euh, c'est parti Ça s'appelle donc, ah, oh, il y avait Xav dans l'instant, ce concert formidable, quand même, extraordinaire. Ça nous a rappelé des grands souvenirs radiophoniques. Voici donc un morceau tiré du dernier très bon album. Il, il n'a fait que des bons albums. Vous le connaissez. De David Fecknab, qui joue évidemment sur l'album et sur la tournée de Mathieu Malon. Mais là, c'est lui, lui-même, lui-même en, en solo. C'est parti. Si j'arrive à lancer ce CD, c'est maintenant. Ça s'appelle Worms et c'est tiré de son dernier album.